Bismillahir Rahmanir Rahim. Wat-Tawr. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Par At-Tour. Wa kitabin Et par un livre écrit. Fi raqimin « Sur un parchemin déployé, et par la maison peuplée, et par la voûte élevée, et par la mer portée à ébullition au jour dernier. » « Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. »« Nul ne pourra le repousser. »« Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement. » et les montagnes se mettront en marche. Ce jour-là, malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah de mensonges, ceux qui s'ébattent dans des discours frivoles, يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء، le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، voilà le feu que vous traitiez de mensonge. أفسح هذا أم أن tum la tabsirun Est-ce que cela est de la magie ou bien ne voyez-vous pas clair? Irsaluha fasbiru aw Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous. Vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez. Les pieux seront dans des jardins et dans des délices. فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise. كلوا وشربوا هنيما بما كنتم تعملون. En récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité. Accoudez sur des lits bien rangés et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs.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 Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Yatanaza'una fiha ka'sallalaghum fiha wa la ta'thim La ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni accrimination Wa yatufu 'alayhim ghilman lahum ka'annahum lu'lun maknun Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. Et ils se tourneront les uns vers les Nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de Samoum. Antérieurement, nous l'invoquions, c'est lui certes le charitable, le très miséricordieux. Rappelle donc et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ أو bien ils disent c'est un poète attendons pour lui le coup de la mort. قال تربص فإنني معكم من المتربيسين. Dis attendez je suis avec vous parmi ceux qui attendent. أم تأمرهم أحلامه بهذا أم هم قوم طاغون اثلر raison qui leur commande cela ou sont-ils des gens outranciers am yaquluna taqawlah bal la yu'minun ou bien ils disent il l'a inventé lui-même Non, mais il ne croit pas. Et bien qu'il produise un récit pareil à lui, le Coran, s'ils sont véridiques.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 Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur Ou sont-ils, eux, les maîtres souverains Ont-ils une échelle d'où ils écoutent Que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une preuve évidente. أمله البنات ولقوم البنون. Allah أورثه الابنات، tandis que vous les fils. أم تسألهم أجرا فهم من مغرمين leur demandes-tu un salaire، de sorte qu'ils soient grevés d'une lourde dette. Amment dahumul ghaib fa hum yaktubun Ou bien détiennent-ils l'inconnaissable pour le mentionner par écrit? Am yuridun kaydan fa alladhina kafaruhumul makidun Ou cherchent-ils un stratagème, mais ce sont ceux qui ont mécru qui sont victimes de leur propre stratagème.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 وَإِيَّا رَوْكِ سَمْمٍ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطٍ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ وَإِنْ أَحْسَنَ الْحَسَنَةُ لَقَدْ أَحْسَنَ الْحَسَنَةُ Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés. Le jour où leur ruse ne leur servira à rien, où ils ne seront pas secourus. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالكَ وَلَكِنَّ أكثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. les injustes auront un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. واصبر لحكم ربك et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux, et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. Glorifie-le une partie de la nuit, et au déclin des étoiles.